Nous sommes revenus et je suppose que vous vous êtes reposés un peu, non? Car nous allons poursuivre la route à bord du train en parcourant les rues de Moscou durant la nuit. Et c'est au son des mandolines que nous le ferons, ok? Donc pour ça, il faudra demander à Paul Moria et encore à Djemlas de bien vouloir nous accompagner. Et ils le feront bien volontiers, car ils sont très gentils, c'est-à-dire. Nous écouterons le morceau qui va, qui commence, et c'est. Ça dit ceci: Midnight à Moscou, minuit à Moscou. Nous sommes maintenant arrivés à l'aube et nous devons éteindre les chandelles que nous avons allumées pour traverser Moscou durant le noir. Et pour cela, k l e d e r m a n et l a s vont encore nous aider. Ils le feront avec un grand plaisir car ils nous accompagneront avec leur piano, leur violon et nous allons les écouter dans Candle in the Wind. Fait jour et naturellement, nous voyons la vie toute belle devant nous. Quand c'est beau le matin, à l'aube, quand on se réveille et qu'on regarde à travers la fenêtre et qu'on voit la vie en rose, non Quelle image Quel spectacle Quel beau spectacle, je dirais. C'est toujours beau de la regarder. Ainsi, pour nous, l'écouter plus musicalement, nous demanderons encore à M. o n s i e u r André Rieu. De nous le traduire en musique dans son pot-pourri qui contient la vie e rose, Pigalle, sous les ponts de Paris, etc. etc. Écoutons-le dans son pot-pourri. Bien sûr, nous continuerons en faisant un mélange de Clédoman et de Diblasso. Avec leurs pianos enchanteurs, ce sont deux incomparables qui ne cessent de se mesurer. Écoutons-les dans leur interprétation de Ballade pour Adelina. prêts Encore à danser? Oui, moi je suis. Voulez-vous bien m'accompagner? Allons-y. Et cette fois ce sera sur un rythme plus rapide. Et attention à ceux qui souffrent du cœur, car il faudra faire beaucoup de tours, beaucoup de tourbillons. Il faudra sauter, il faudra danser, il faudra rire. Êtes-vous prêt? Moi je suis. Allons-y. Car ce soir c'est la fête et nous allons la fêter avec. アバナギラ。 Maintenant que nous sommes bien amusés, nous allons nous asseoir pour écouter une histoire d'amour. Oui, il faut nous reposer. C'est le titre de notre nouvelle interprétation par Jim Lass Orchestra, encore une fois accompagné de Richard Klederman. Ça s'appelle Une historia de amour, une histoire d'amour. Va remonter sur la piste car aujourd'hui c'est la fête et danser est de mise. Et comment va-t-on le faire? Bien, oui, facile comme ça. Attention! Un, deux, trois, on commence! Allons-y! Allons-nous terminer le voyage ce soir sur le temps de revoir Pourquoi pas Car aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Nous fêtons le jour de Pâques. Et il nous faut nous amuser dans la joie et aussi avec de la bonne musique.、Hein? Le train en a à plein.、Hein? Qui a eu à dire que la musique adoucit les mœurs Le croyez-vous Oui, moi je le crois. Mais toute bonne chose a une fin. Et nous devons mettre fin à notre programme de ce soir. Notre voyage a pris fin. Et pour cela, nous nous quittons en vous disant merci d'avoir gardé l'écoute. La 820 AM est toujours là pour vous amuser, pour vous instruire. C'est son rôle le plus important, son rôle principal. Si vous vous êtes bien amusé ce soir, faites-nous parvenir vos suggestions, s'il vous plaît. Notre numéro de téléphone est le suivant. 8 1 8 2 c e n et sur l'internet www.radiodo.tk u ou le train le p d o n www.letraindelamusique.com votre animateur Daniel Fouché qui vous salue et qui vous dit bonsoir un bon dimanche